Quel rêve étrange je fais chaque nuit, mon chéri, par la fenêtre le ciel vient flâner sur mon lit, puis il m'habille. Du ciel bleu, je trouve cela merveilleux. Et je vole, je vole, je vole, plus loin que la mer à deux pas du soleil. Je découvre là-haut dans les airs un bonheur air sans pareil. Et du ciel une douce musique me chante à l'oreille. Je Op bleu de l'horizon, les plus jolies de nos rêves, avec elle s'en vont. Pourtant, le mien continu, quand le jour se. Je rêve, mon cœur est heureux Et rien n'est plus merveilleux Que d'être noyé dans tes yeux Si bleus.